Fun Radio. Fun Radio. She don't care, we like almost there, the right vibe, ready to get live, ain't no surprise, take me so high, jumpin' those dives, surfin' the crowd, Then I gotta be the man, I'm the head of my band, my check, one, two, shut them down in the club where the Playboy does Today they all get loose, loose, out the bottle, we all get fit in again tomorrow, gotta break rules cause that's the motto, club shut down a hundred supermodels, hey. Took your home. Chase when the sun come through. Uh oh, it's on like everything goes. While well, I'm lost, baby, till the freaking shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, pri private show. I like a mundane, don't come at high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life, on my humming, then we hit fame. To be busy with you, there we get insane. Hey. Radio il est 6h, bienvenue. Et 6h en ce mardi 19 juillet, juste avant de débuter l'émission, c'est l'heure de faire la, le tour de l'actu avec Jean-François Servès. Salut Jeff. Bonjour Coralie, bonjour à tous. Un homme a gravement blessé plusieurs personnes dans une attaque à main armée à bord d'un train hier soir aux alentours de 21h15 en Bavière dans le sud de l'Allemagne. L'homme armé d'une hache et d'un couteau a grièvement blessé trois personnes et légèrement une quatrième. Quatorze autres passagers étaient aussi présents dans la rame mais n'ont pas été touchés. La police a pris d'assaut le train et a abattu ce jeune ressortissant d'origine afghane. Selon certains témoins, il aurait crié Allah Akbar avant de commettre ces agressions. La thèse d'un acte islamique est donc clairement envisagée. Le procureur de Paris, François Molins, a confirmé hier, lors d'une conférence de presse, le caractère prémédité de l'attentat de Nice. L'exploitation de l'ordinateur de l'auteur de l'attentat, le tunisien Mohamed Boulel, illustre par ailleurs un intérêt certain et récent pour la mouvance djihadiste radicale. L'enquête sur l'attentat de juillet dernier à Nice a montré que le tueur avait effectué des repérages et dans les heures qui précèdent l'attaque, quatre selfies sur la promenade des Anglais. Le tueur a par ailleurs effectué du 1er au 13 juillet sur Internet des recherches quasi quotidiennes sur des champs religieux utilisés par Daesh comme outil de propagande et sur de présente actions terroriste commise notamment à Orlando. 84 victimes, dont 71 ont été formellement identifiées, ont perdu la vie, tandis que 74 personnes sont toujours hospitalisées. Le pronostic vital est toujours engagé pour 19 personnes. Chez nous, un effort budgétaire cumulé de 2,4 milliards d'euros devra être réalisé en 2017 par le gouvernement fédéral pour respecter la trajectoire budgétaire du programme de stabilité européen. Le comité de monitoring qui réunit des hauts fonctionnaires de l'administration fédérale et des organismes de la sécurité sociale a remis au gouvernement son rapport qui sert de prélude aux travaux budgétaires. Il constate qu'un effort structurel de 1,3 milliard d'euros en 2016 et de 1,1 milliard d'euros en 2017 devra être réalisé afin de respecter la trajectoire 2016-2019 soumise à la Commission européenne de la situation budgétaire en 2016 explique principalement par une baisse des recettes fiscales de 760 millions d'euros sans doute liée aux effets des attentats du 22 mars des groupes de travail se réuniront dès mardi pour analyser ce rapport ligne par ligne en vue de la reprise des débats budgétaires par le gouvernement après les vacances un dernier petit mot de sport pour vous dire que le Slovaque Peter Sagan porteur du maillot vert du classement par points, a remporté hier au sprint la 16 e étape du Tour de France à Berne, il a devancé d'un fil les Norvégiens Christophe et Holsinger le britannique Chris Froome reste leader du classement général, aujourd'hui les coureurs sont au repos avant une grosse étape de montagne prévue demain. Fun Radio. Et dans quelques instants, on va s'écouter le son d'Alessia Cara, Mais juste avant, qu'est-ce que tu nous réserves de bon côté météo, Jeff Eh bien, des bonnes nouvelles, Coralie, puisque le temps va rester sec avec des températures estivales de 25 à 29 degrés au sud du Sillon Sambre-Emeuse et, et de 29 à 32 degrés ailleurs. Puis demain, le mercure atteindra aussi 28 degrés à la côte, 31 33 degrés dans le centre, 29 à 30 degrés en Ardennes. Il y a juste un petit risque d'averse orageuse qui n'est pas exclu, principalement sur l'est et le sud-est du pays, dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais on a compris, grand et beau soleil. Pensez à vous protéger, pensez aussi à vous hydrater notamment pour les personnes âgées, pour les jeunes enfants en bas âge. C'est très important de bien s'hydrater. On se retrouve à 6h30 pour les prochaines infos. Et tout de suite, c'est Calvin Harris et Rihanna sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Summer Fun. And everybody's watching her, but she's looking at you. I love the way that you're doing the things that you're doing so keep on and give me that thing that you want me to feel I love the way that you're doing the things that you're doing so keep on and give journée sur Fun Radio 6h10. Dans quelques secondes, c'est Alessia Cara qui arrive. Pour bien démarrer la journée ensemble, où que vous soyez en Belgique, vous écoutez Summer Fun et on est en direct jusqu'à 9h. Le temps pour nous de se dire bonjour. Salut Coralie Bonjour Comment tu vas Ça va et toi Mais écoute, très très bien, on a la pêche tous les deux. Jean-François est là aux infos, Étienne est là à l'arrière et puis vous, derrière votre poste de radio, dans votre voiture, dans votre lit, en train d'ouvrir tout doucement les yeux. Ce qui est certain, c'est qu'on démarre la journée ensemble et Coralie, aujourd'hui on a plein de surprises pour vous notamment un petit défi tout à l'heure, vous allez voir ça va être très drôle, on va vous poster ça tout ça sur les réseaux sociaux, on va parler de dessins animés aujourd'hui de notre enfance, car oui, bon pour nous ça remonte pas très loin, pour vous peut-être un petit peu plus on a plein de petits souvenirs de tout ça, on va en parler jusqu'à 9h, mais avant ça, quoi de mieux pour commencer la journée que faire l'éphéméride C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et en ce mardi 19 juillet 2016, qu'as-tu y de bon pour nous, Coralie Eh bien, nous sommes le 201e jour de l'année. Ça augmente super vite. Ouais, J'ai l'impression que l'année vient de démarrer. Et pourtant, ouais. on est déjà à plus de la moitié, en fait. Ouais, exactement. Il reste 165 jours, si mes souvenirs sont bons. <rire> pour pas raconter de bêtises. 165, avant la fin de ça ferait 366. Et nous sommes une année... Oui, euh... nous sommes mis année c'est 370, c'est parfait. Très bon calcul, <rire> et ben je suis impressionné. Les anniversaires. Euh, non d'abord les, les saints du jour, non Les saints du jour. Euh, on peut souhaiter une bonne fête aux Arsène, aux Aurora et aux Oriane. Ah, bonne fête à vous. Et pour les anniversaires de Star, on souhaite un, un bon anniversaire à Sei Tagmawi qui fête ses 43 ans, à Karen Cheryl et à Saint-Clair qui lui a 46 ans. Eh bien bon anniversaire à eux, vous avez envie justement qu'on fête votre anniversaire ou l'anniversaire d'un proche à l'antenne, c'est très simple, comment on s'inscrit Il vous suffit d'envoyer anniversaire par SMS au 3044, c'est 50 centimes. Par message et je vous rappellerai juste derrière. On parle des dessins animés aujourd'hui dans l'émission. Venez interagir avec nous via la page Facebook de l'émission. Voici Alessia Cara à Surfan Radio 6h12. Up, it's been my story, it's never switched up. And I never kissed up, to so f the world and I got my d. Try to say I'm too loud, well, did my own thing, to so the cool crowd. Late nights with the music too loud, I made it this far and I'm too proud. So if you don't like me, cause I'm a doubt, I might be. I was raised in the land of Ife, the world a little different as far as I see. Doing me, don't mind me. Only one time I'ma tell you kindly. Please stop, uh. off, I don't need you by me. But if you search, you know, know where, where to find me. Don't wanna Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life, turn the crowd. Et c'est bon ça pour se réveiller, 6h19, merci d'être sur Fun Radio dans quelques petites secondes. Et bah je vous faire un cadeau, c'est Milo qui arrive. Et juste avant, on vous parle évidemment de ce qu'on vous offre toute cette semaine, des entrées pour aller au parc Beloard Coralie. Et oui, pour euh, que vous soyez en famille ou entre amis, vous pouvez aller au parc Beloard parce que ce parc, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux parties. Donc euh, vous allez passer une journée de vacances. Avec vos enfants ou alors avec vos amis, comme je l'ai dit. La classe. Eh ben ouais. vous pouvez y aller. Maintenant voilà, il y a toujours des gens qui n'aiment pas trop les, les, les, attractions. les attractions. Mais il y a d'autres choses à faire là-bas. Bellaward ouais. a tout prévu parce qu'il y a un zoo ouais. en plus intégré dans le dans le parc avec plus de 300 animaux exotiques que vous pourrez voir. Et donc il y a vraiment, on a vraiment pensé à tout pour vous. Donc les attractions, le zoo, et évidemment la petite restauration parce que c'est très important. Donc il y a de <rire> tout pour tout le monde et pour tous les âges. Exactement. Allez vous vais vous repartir avec vos entrées. Vous pouvez envoyer dès maintenant fun par SMS au 6322 c'est un euro par message. Et on appelle le... L'une d'entre vous tout à l'heure aux alentours de 8h30 et 9h15, de gagnants aujourd'hui. Ah. Pour repartir avec euh, deux fois quatre places pour le parc de quatre places à chaque fois qu'on vous offre pour partir en famille. C'est donc exceptionnel. On va parler des dessins animés aujourd'hui, Coralie. Alors, je sais pas si toi, tu as un petit souvenir de dessins animés que tu regardais quand tu étais petite Oui, Pokémon. Pokémon. <rire> tu sais peut-être même euh, chanter le générique de Pokémon, toi qui es fan. Euh, <rire> parce qu'en préparant l'émission, elle nous a fait mais alors tous les génériques possibles. Et Pokémon, évidemment, euh, c'est le euh, meilleur. Pokémon, est-ce que tu as un souvenir de ça Bah, si jamais il met le générique, j'avais il est prêt le générique. Ah, bah voilà. je le, le meilleur, meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Envoyez oh, pas sa tête, mais elle est dingue, ici. Je <rire> fais tout pour être vainqueur Woo! et gagner les défis. Vous vous avez un dessin animé un peu souvenir comme ça de, de votre jeunesse. Venez le partager avec nous par SMS3044 encore via la page Facebook de l'émission. Perso moi celui que je kiffais quand j'étais petit c'était Bob l'éponge. Alors ah. d'ailleurs ça tombe bien parce qu'on est en train de le regarder ouais, à la télé pour l'instant. Parce que bon entre les titres, ben voilà, on s'occupe pour regarder la télé aussi. Eh bien Bob l'éponge, c'est un de mes coups de cœur. On avait aussi des Total Spice franchement ça. Quand j'étais petit oh, les Totally Spice. J'adore Sam. Moi j'adorais euh, euh, Sam aussi la rousse parce qu'elle était intelligente, <rire> hein, évidemment. <Ouais>. Les total <rire> Spice, c'était ça, souvenez-vous. <rire> Rien que générique, ça fait vibrer. Avec ce, duo de, ce trio d'espions, Sam, Alex et Clover. Et leur patron de Jerry, évidemment, les Total Ça, c'est un bon petit souvenir, mais c'est très girly quand même. On va revenir Bob <rire> l'éponge, en tout cas. Merci d'être avec nous, c'est l'heure pour nous de faire l'horoscope. Bonne ou mauvaise nouvelle Comment va se passer votre journée C'est l'Héroscope sur Fun Radio. Voilà, après un peu de fantaisie, on va se reconcentrer un petit peu sur les béliers, notamment. Une amitié amoureuse s'installe, mais ne mélangez pas tout, faites-vous faites plaisir avant tout. Les taureaux. Laissez votre cœur vagabonder, mais ne prenez aucun risque non calculé. Les gémeaux. Cadeaux et surprises au programme, il paraît même que l'amour vous surprendra. Mmh, les cancers. C'est à travers de, des petits riens comme des conversations que vous vous sentirez juste bien. On enchaîne avec les lions. Et oui, les champions de l'émotion, rien de particulier à signaler pour vous. Que se passe-t-il pour les Vierges Et si vous disiez « amène à tout, ça vous aiderait peut-être au moins à court terme avec votre partenaire bon, Je sais pas si dire « amène à tout, ça peut être une bonne solution, mais, si... mais bon. Les balances. Ne résistez pas aux avances qu'on vous fera, vivez au jour le jour. Les scorpions. Vous voulez faire votre vie Alors laissez de... l'autre de... de côté pour le moment. Les sagittaires. Une réconciliation va tomber à pic. Allez, que se passe-t-il pour les capricornes Votre compagnie semble plaire, restez au naturel et restez au top. Les versos, attention Prenez, euh, pensez à laisser l'autre respirer Et ne vous accordez pas trop d'importance Les poissons Nerveux ou impatients ne, Vous ne tenez plus en place Et vous mettez le feu là où vous passerez Vous vous reconnaissez dans ce Franchement, je ne m'y reconnais pas du tout <rire> Aujourd'hui, Corinne, tu as mal travaillé Ça ne veut pas dire ça Vous prenez trop d'importance Bah non, pas du tout On s'amuse, on passe l'été ensemble Vous écoutez Summerfun Et aujourd'hui, on parle des dessins animés Alors vous avez envie de partager avec nous votre petit secret Votre petit dessin animé inavouable quand vous étiez petit Et bien, ça se passe sur la page Facebook de l'émission Summerfun On en plus des cadeaux à vous offrir aujourd'hui Alors dépêchez-vous et likez la page Juste avant ça, 6h23 sur Fun Radio C'est Milo qui arrive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 Démarrez votre journée sur Fun Radio dans quelques secondes. C'est mon coup de cœur du moment, Rehab B. Freak que je joue Kyle sur Fun. On va se faire plaisir, on démarre la journée ensemble. Vous avez envie d'écouter un titre en particulier Dites-le nous par SMS ou encore via la page Facebook de l'émission. On revient juste après ceci.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 émission 6h31, merci de vous réveiller avec Fun Radio, vous avez envie de partager avec nous ça se passe sur la, via la page Facebook Fun, Fun Radio Fun. 6h32 passé de quelques secondes sur Fun Radio, bon réveil on s'informe comme toutes est demi-heures avec Jean-François Servet, salut Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous un effort budgétaire cumulé de 2,4 milliards d'euros va devoir être réalisé en 2017 par le gouvernement fédéral pour respecter la trajectoire budgétaire du programme de stabilité européen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 technique indique que le conducteur du train de passager qui a percuté le 5 juin un train de marchandises à Saint-Georges-sur-Meuse était distrait par son GSM. Les enquêteurs aidés par les opérateurs de téléphonie mobile ont pu déterminer qu'à l'heure de l'accident ou peu avant la collision meurtrière, le téléphone portable du conducteur était en activité. Le conducteur a bien indiqué avoir vu le double feu jaune en renseignant que le prochain feu est jaune et rouge pardon, mais distrait par son GSM. Il n'aurait pas ralenti et freiné ensuite. L'enquête technique du gestionnaire d'Infrabel serait également bouclée. Elle démontre que tout a fonctionné normalement. Dans le reste de l'actualité, un homme a gravement blessé plusieurs personnes dans une attaque à main armée à bord d'un train hier soir aux alentours de 21h15 en, dans Bavière, dans le sud de l'Allemagne. L'homme armé d'une hache et d'un couteau a grièvement blessé trois personnes et légèrement une quatrième. 14 autres passagers étaient présents dans la rame mais n'ont pas été touchés. La police a pris d'assaut le train et a battu un jeune ressortissant d'origine afghane âgé de 17 ans, selon certains témoins. Il a à la Hockbar avant de commettre ses agressions. La thèse d'un acte islamique est donc clairement envisagée.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 terroristes commis à Orlando. 84 victimes dont 71 ont été formellement identifiées. Elles ont perdu la vie tandis que 74 autres personnes sont encore hospitalisées. Le pronostic vital est toujours engagé pour 19 personnes. Un tout dernier mot pour vous dire qu'en cyclisme, le Slovaque Peter Sagan, porteur du maillot vert du classement par points, a remporté hier la 16 e étape du Tour de France. Il a devancé d'un fil les Norvégiens Christophe et Olsenger. Chris Froome, le, le, cou le, le coureur cycliste britannique, effectivement, j'arriverai à le dire, reste leader du classement général. Aujourd'hui, pas de course puisque les coureurs sont au repos avant une très grosse étape prévue demain. Mais qu'est-ce qui t'arrive Jeff Je sais ouais, pas, est est le matin. Joueur, il écrit coureur là devant, <rire> euh, devant moi Et je me suis dit tellement dans le sport, dans le foot Peut-être joueur, voilà, pilote peut peut peut euh, voilà, ouais. C'est voilà. pas grave, on va essayer de se consoler Avec la météo Jeff, que se passe-t-il aujourd'hui ah On va faire plus que se consoler avec la météo Puisque la météo euh, est nouvelle. extraordinaire aujourd'hui ah. 25 à 29 degrés au sud du sion sambre 29 à 32 degrés ailleurs Carrément. Et puis ça continue demain 28 degrés à la côte, 31 à 33 degrés dans le centre 29 à 30 degrés en Ardennes Donc tout va bien, il y a juste un petit risque d'averse orageuse Mais c'est pour la nuit de mercredi à juin. Jeudi, mais en principe, donc euh, on va avoir deux très belles journées. Faut en profiter. Donc on peut monter jusqu'à 32 euh, degrés. Ouais, 32 degrés carrément. Donc il faut, faut bien penser à s'hydrater et donc euh, et plonger dans la piscine. C'est ce qu'on ce qu'on va faire, à mon avis aujourd'hui. <rire> Allez, on se retrouve à 7 h et tout de suite c'est son dancefloor sur Fun Radio avec Drake. Fun Radio. Fun. Summer Fun, c'est du son, dance, du son dance et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio.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 Got an Hennessy in my hand One more time before I go Higher powers taking a hold on me Et ça sent bon l'été ça Coralie. On a l'impression d'être les doigts de pierre en éventail sur la plage. Et d'ailleurs on va continuer parce que mom aloha, c'est ce que je vous réserve dans quelques petites secondes. Le temps de danser un petit peu, bah oui on se fait plaisir. Coralie on parle des dessins animés aujourd'hui, des dessins animés qui ont bercé notre enfance. Toi par exemple c'était. Moi c'était les euh, Pokémon Les Pokémon, Alors, en plus ah, on parle beaucoup de Pokémon oui. pour l'instant Moi c'était plus Bob l'Éponge, voilà, qui est en plus diffusé pour l'instant <rire> à la télé Donc ça nous fait super plaisir Vous, vous avez des dessins animés parfois peut-être euh, inavouables Que vous avez regardés durant votre jeunesse Dites-le nous par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS Ou encore via la page Facebook Et on a eu déjà quelques petites réactions ce matin Et oui, on a un message de Camille qui nous dit, qui nous dit Elle qu'elle préfère Franklin Ah Franklin, je me souviens, c'était avec... Euh, Une tortue La tortue, c'est pas ça Oui, Il ouais. a ses chaussures Ah oui, c'était ça Ah, c'est Franklin. Franklin. J'ai d'ailleurs fait un scandale pendant des années parce qu'on dit euh, Franklin savait compter deux par deux Là là si c'est chaussures. Mais si tu regardes le dessin animé, il n'a même pas de chaussures. <rire> c'est vrai, je me souviens de ça. Mais je jamais fait attention. Il y a Franklin la tortue sans chaussures. C'est vrai que c'est un bon petit souvenir. Ça a d'autres réactions peut-être. Oui, il y a Vincent qui nous dit, euh, mon dessin animé favori quand j'étais jeune, c'était le laboratoire de Dexter. Le laboratoire de Dexter. Euh... Tu vois ce que c'est Ah la musique oui Et là, là tu vois un petit bonhomme qui court dans son laboratoire Ça me dit rien comme ça Sérieux Mais la musique oui Antoine. mais pas Je me souviens, j'me souviens euh, chanter le générique chez moi Non <rire> non, non, non. Alors vous aussi, vous avez des dessins animés comme ça, Les Simpsons, évidemment... que Voilà, ouais. Les Simpsons, c'est encore maintenant, toute ta vie, tu as regardé Les Simpsons. Ah, oui. Vous avez des dessins animés que vous regardez peut-être encore maintenant à la télévision. Eh bien, partagez-les avec nous, c'est le sujet du jour. On va bien rigoler, on va se faire plein de petits souvenirs aujourd'hui. Et on en parle juste après ça. Une assurance directe C'est vraiment direct.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 Réponse directe et euh, résultat direct. Corona direct, directement assuré, directement assisté, directement remboursé. Direct. Proximus présente le plus impatient des réseaux.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 But he's good. No Die is dust Nothing less Or something more uh. Votre été sur Fun Radio. Je suis à la place avec Fun Radio, à fond. Fun Radio! En mode Summer. back. Jump on it, Two more shots, now we in. Uh, I panic Two girls and them ready for jump on it. Two to my word and me ready for jump on it. Ready for run on it. Ready for dunk on it. Tag team in for your truck We pump on it. I Démarrez votre journée sur Fun Radio 6h48 dans quelques secondes. Et c'est le duo Face et Afrojack, c'est Nathalie qui l'a choisi par SMS au 3044. Car oui, vous aussi, vous pouvez choisir vos titres. Ça se passe également sur la page Facebook et c'est Hey qui arrive. Un problème sur la route Summer Fun est là pour vous. C'est trafic sur Fun Radio. 6h49 ce matin, on fait un tour du côté de nos routes. Que se passe-t-il en Wallonie à Bruxelles, Jeff Bien, le trafic est relativement calme ce matin. On note juste quelques ralentissements. C'est sur la nationale 237 entre Nivelles et Otigny-Louvain-la-Neuve à hauteur de Cour Saint-Etienne. Soyez vigilants aussi si vous comptez profiter du soleil et aller du côté de la côte. Le trafic s'annonce assez dense sur la E40 avant Gand avec encore notamment des travaux qui pourraient vous ralentir quelque peu. Eh bien, écoutez, si vous êtes témoin de quelque chose, témoin d'un accident d'un ralentissement, faites-le nous savoir par SMS 3044 ou encore et à la page Facebook. C'est ça aussi la fun solidarité. Ainsi, on pourra partager tout ça ce matin euh, à la fun family. Coralie, on rappelle quelques minutes qu'on va vous envoyer à belle toute cette Semaine. Oui, toute cette semaine, tentez de repartir avec vos deux fois quatre entrées. La classe Vous allez pouvoir partir en famille carrément parce que vous partez à quatre places. Oui, tout à fait. À 8h30 et 9h15 aujourd'hui. Donc jamais vous, repartir... vous avez envie de repartir avec vos entrées. Envoyez des maintenant fun par SMS au 6322. C'est un euro par message. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop le parc, et bien, il y a ceux... Pour les amateurs de Damas... de. Je... Qu'est-ce que tu dis, Aurai Je vais y Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire sur le parc, ceux qui ne sont pas spécialement fans euh, d'attractions C'est bien parce qu'il y a plein de choses... Plein de... Blah, blah. Parce qu'il y a plein d'autres <rire> choses à faire C'est comme si on était lundi voilà. matin écoute, Pour ceux hein, qui n'aiment pas les attractions fortes ou qui n'aiment pas les attractions tout, tout court Il y a aussi un zoo avec plus de 300 animaux exotiques que vous pourrez aller voir Pour euh, les plus jeunes enfants aussi qui sont pas spécialement fans des attractions Ou qui ont un peu peur, ça reste une activité très agréable Et comment ça se passe pour s'inscrire Fun par SMS au 6322 C'est 1€ euro par message Et puis dans quelques instants Dans quelques minutes Dans même des grosses minutes On va faire le club buzz du jour On va également reparler du sujet Les dessins de animés. Et puis tout à l'heure On fera le Battle Fun Aujourd'hui un peu spécial vu que c'est Coralie Et moi-même Qui allons jouer à tout cela Mais on va sortir du studio On va partir On va s'éloigner un peu <rire> Vous allez tout voir Sur la page Facebook de l'émission Encore sur le Snapchat Fleurus Radio Et puis vous, vous pouvez voter maintenant Qui gagnera ce Battle Fun Entre Coralie ou entre moi Vous envoyez Coco par, Coralie pardon, par SMS Ou encore vous envoyez Anto Et celui qui sera tiré au sort En ayant bah, trouvé le, le nombre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 C'est ce morphe avec Anto sur fun Radio. I see the look in your face. Telling me a story. You don't have to be alone. A lot of sea smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when it goes.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 Fun Radio. Surprise, on a suite, les amis. Vous allez voir, ça va être très très drôle. Merci de vous réveiller avec Samir Fun. On démarre la journée ensemble jusqu'à 9h. Fun. Fun Radio. Et il est 7h sur Fun Radio. Soyez les bienvenus. Bon éveil On fait le tour de l'actu en ce mardi 19 juillet 2016 avec Jean-François Servet. Salut, Jeff. Bonjour Anto, bonjour à tous. Le parquet de Namur a requis devant le tribunal correctionnel 15 ans de prison à l'encontre de Romain Issel, poursuivi pour une tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Envers deux policiers, un incendie volontaire et plusieurs faits de vol aggravés. Le 21 mars, vers 23h, Romain Issel... Fils de l'ancien avocat des parents de Julie et Melissa, Victor Icell avait tenté de mettre le feu à une station service à Malone. Il avait déversé de l'essence sur le sol avant d'y mettre le feu La police était intervenue mais le jeune homme était remonté dans sa voiture avant de foncer à plusieurs reprises en direction des deux agents. Le jugement sera rendu le 25 juillet Le festivalier français qui a trouvé la mort au cours du week-end sur le site du camping de Dour Festival est bien mort d'une overdose. L'autopsie a montré que le LSD était la cause du décès La victime qui était venue assister à l'événement musical roi avec deux autres personnes a avalé plus de substances que ce que son corps ne Pouvait le supporter. La qualité du LSD n'est donc pas remise en cause. Ces deux comparses qui avaient également ingéré le produit stupéfiant ont été malades mais sont restés en vie. Le vendeur de drogue a été appréhendé par la police sur le site du festival et présenté devant un juge d'instruction qui l'a inculpé pour vente de produits stupéfiants avec circonstances aggravantes que les dix produits ont entraîné la mort d'une personne. L'individu a toutefois été laissé en liberté sous condition. Dans le reste de l'actualité, un homme a gravement blessé plusieurs personnes dans une attaque à main armée à bord d'un train hier soir aux alentours de 21h15 en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. L'homme armé d'une et d'un couteau a grièvement blessé trois personnes et légèrement une quatrième. La police a pris d'assaut le train et a abattu ce jeune ressortissant d'origine afghane. Selon certains témoins, il aurait crié à Akbar avant de commettre ses agressions. La thèse d'un acte islamique est donc clairement envisagée.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 Soprano, c'est ce que je vous cale d'ici quelques petites secondes. On aura aussi le Club Buzz du jour qui va parler de sport. Vous allez voir, ça sera aussi très drôle. Et puis, les minutes, et puis, dans quelques minutes, on va continuer à parler des dessins animés. Quels sont les dessins animés un peu inavouables que vous regardiez lorsque vous étiez petit Vous réagissez via la page Facebook de l'émission Summerphone ou encore par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Et puis, Jean-François, que se passe-t-il du côté météo Des bonnes nouvelles du niveau de la météo ah. parce que le temps va rester sec avec des températures estivales de 25 à 29 degrés au sud Ici on s'en de 29 à 32 degrés ailleurs. Mais un petit peu de temps pour demain avec un mercure qui atteindra 28 degrés à la côte, 31, 33 dans le centre Et 29 à 30 degrés en Ardennes Un risque d'averse orageux n'est pas exclu Principalement sur l'est et le sud-est du pays Dans la nuit de mercredi à jeudi Prochain rendez-vous d'info à 7h30 Bon début de matinée avec nous avec le Summer Fun sur Fun Radio Et tout de suite le Son Dance Floor avec Jonas Blue. Fun. Fun Radio. Fun Radio Fun Radio La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram Fun, Fun Radio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 Baby, we're nothing stranger 7h07 sur votre radio pour réveil, dans quelques secondes, Sophano et le diable ne s'habille plus en Prada. Juste avant on continue à parler de vos dessins animés, ce si que vous écoutiez, et eh bien durant euh, bah, votre jeunesse, par exemple, moi c'était Bob Léponge Totally Spice, toi Coralie c'était Les Pokémon. Les Pokémon, c'était quand même exceptionnel si vous, vous rappelez les Pokémon écoutez, c'est ça. Elle est le meilleur, meilleur dresseur. dresseur. Allez Solo. Je, me sans répit. je ferai tout pour être vainqueur. est depuis On avait Pokémon, on avait Spice, on a Fabrizio qui nous dit euh, via la page Facebook que lui c'était Dragon Ball Z. C'est vrai que ça fonctionnait bien aussi ah, ça. Ah ouais. Dragon, Dragon Ball Z. Z, Z, Z, Z, Z. C'est ça. <rire> <rire> on avait Compa. aussi euh, Dragon Ball et euh, Sansaya, ça je ne connaissais pas. Ah oui, les Chevaliers du Zodiaque. Ah tu connais Oui, les Chevaliers du Zodiaque, ouais, c'est connu. De ah, non, voilà, vite fait. Vous vous avez d'autres euh, euh, dessins animés comme ça, par exemple, moi je me souviens, j'adorais aussi, c'était euh, les Simpsons. Mais ça, on continue à regarder maintenant encore ouais. Simpsons sur euh, Pl non. Ah Oh, merde. C'est quand même toute notre enfance, les ah, même, même l'adolescence, ça ah, continue. Ouais, on continue à le voir <rire> euh, ces Simpson en tout cas d'autres euh, réactions qu'on a eues via la page Facebook oui il y a Laurent qui nous dit moi j'écoutais euh, je regardais souvent les Super Nana ah oui moi aussi les Super ouais, j'adorais oui. les trois petites euh, Super Nana en plus il y avait deux épisodes par, euh, oui. par émission Les super monastères, des génériques qu'on a pu lire par SMS 344, d'autres réactions. Ouais, sinon il y a la chaîne, qui nous dit, quand j'étais plus jeune je regardais Martin Mystère. Martin Mystère. Ah c'était pas un blond enquêteur, c'est pas ça Martin euh... Mystère. Il était blond, grand. Ouais, il me semble que c'est ça. Ah bah bon, en tout cas Martin Mystère, je connais aussi. Ah oui, c'est ça, je me rappelle. Hein avec des fantômes, avec euh, des ah, monstres. Ouais. Justement, en parlant de ça, on avait Tortue Ninja qui passe à une bande annonce, Tortue Ninja qui passe à la télé car il y a un nouveau film qui est sorti. Ah voilà, actuellement au cinéma. Ah ouais, déjà ouais. Bah, c'est écrit actuellement ah. en cinéma en 3D. Voilà, vous voyez On apprend plein de choses ce matin. Merci d'être avec nous 7h09. On continue à parler de vos dessins animés préférés lorsque vous étiez petit. Venez même bah, participer en direct avec nous pour vous raconter vos coups de cœur. Pourquoi pas tout est possible et l'imaginable. Et puis tout à l'heure, on va jouer au Battle Fun Qui remportera ce Battle Fun entre nous Vous envoyez Coralie si vous pensez que c'est elle. Vous envoyez Anto si vous pensez que c'est moi. Et puis vous repartez avec du cadeau pour celui qui sera tiré au sort. Avant ça, c'est Soprano. Et le diable ne s'habille plus en Prada sur Fun. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux.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 Changé. époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diabe s'habille plus en prada. Oh. Le diabe s'habille plus en prada. Des oh. hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses doses. Il n'a plus d'amis sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diabe s'habille plus en prada.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 L'enfer n'est plus chez moi, mais belle et bien chez vous, monsieur. Oui, l'époque a changé, l'époque Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé, l'époque J'ai tout perdu depuis que les enfants bien pire que moi. Le diable s'habille plus en panne. Le diable s'habille plus en paddam. Le s'habille plus un padard. Oh, oh, oh. Le diable s'habille plus un oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait les postes, Lui ont pris sa femme et ses Il n'a plus d'emprise sur le flot lui a pris son job. Oui, il élève à dépasser son maître. Oui, élève à dépasser son maître. Oui, si peur oui I'm a no superstar. I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't no superstar. I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't no I'm. Like you are, there's no spotlight shining on me. I am a superstar, I'm the like you are, there's no spotlight shining on me Quelques secondes à l'heure du clap de du jour juste avant. On se fait une petite bombe, hein, ça cartonne pour le moment. Justin Timberlake, Cast up de feeling. Ah, c'est ce qui arrive, sur fun. Tous les jours, on réécoute les meilleurs moments de Fabien Feige. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est un gars qui, durant l'année, a décroché son téléphone, a appelé des inconnus, toujours avec le sourire, évidemment. Et Coralie, nous, ici, on l'adore. Ah ouais on le kiffe de fou. Franchement, il nous fait tous les jours et aujourd'hui on va écouter un extrait de la séquence qu'on écoutera tout à l'heure aujourd'hui on parle de Becherel car c'est vrai que bah, on a tous du mal à écrire parfois c'est encore plus avec ouais, notre génération ouais, on écrit par certains plus que d'autres ouais, <rire> si. on écrit en abrégé on écrit mal on met des petites abréviations par sms ou sur facebook et puis finalement on ne sait plus comment on écrit les mots et bien aujourd'hui on en rigole Bonjour, je m'appelle Fabien Feiyich. Bonjour. Je suis bien chez Bécherel Oui. Je vous explique, en fait, là, je suis en train d'écrire un nez d'amour à ma copine et j'ai besoin de vous parce que je te susurrerai les mots doux. Ça s'écrit comment, susurrer Je comprends rien du tout. Je te susurrerai des mots doux. Susurrer, EZ Tu sais, toi, comment on écrit, susurrer Euh... S-U-2-S-U-R-A-I-S. Si on m'avait torturé, j'aurais dit ça aussi bon, <rire> Je suis pas sûr non plus, on a un peu de mal au niveau Notre niveau orthographe n'est voilà, pas, pas au top non plus hein. Comme les maths en fait, ça revient en même euh, Non, parlons pas <rire> Merci de vous réveiller avec Fun. dans quelques secondes On va continuer à parler du sujet des dessins animés On a eu quelques petites réactions peut-être sur la page Facebook Ou encore euh, par SMS Coralie car vous êtes nombreux à réagir Notamment sur Facebook, ça fait super plaisir oui, bah, Ici par SMS au 3044 Il y a Matt qui nous dit Nikki Larson, les chevaliers du Zodiac ou encore Dragon Ball Z C'est mon top 3 Ah, hmm, ouais, c'est vrai. Ouais, bah oui. Mais bon, c'est pas ceux qui passaient le plus, comme ça un euh, animé. Non, bah ça dépend, non, ça, ça dépend de ton âge. Oui, ah oui, c'est vrai. <rire> je, sais pas, je pensais plus aux chaînes de télévision, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas 20 ans ah, ouais, comme nous. Puisque peut-être certains ont regardé même, euh, euh, comment ça s'appelait, euh, Albator. Albator. Albator. Al on va continuer à chanter pour votre plus grand plaisir dans quelques secondes. Juste avant, on va s'écouter Justin Timberlake, Carton Sogara. Nous ici, on l'adore aussi, Coralie. Can't ouais. stop the feeling, c'est ce qui arrive, sur 7h19, welcome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 We move where you already know So just imagine Nothing I can see but you when you On a essayé de chanter hors antenne mais on a avait un peu de mal. Hein. Ouais non. <rire> L'anglais c'est pas notre forme non plus. En fait, euh, pas beaucoup de matière sur notre forme. Peut-être la géographie Ah ouais peut-être. je Ou m'en fous. C'est ce qui arrive juste après ceci. Vous. Info, Scoop, People, média, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et aujourd'hui un Club Buzz qui parle de sport Coralie. Et oui, on va parler des 400 mètres les plus durs du monde. Alors, c'est une course qui a été organisée par Red Bull. Ah ouais? Donc, euh, mmh. ils ont toujours l'air de faire des, des, dans, dans les sports un peu extrêmes. Comme et ça, aujourd'hui, on va parler de course à pied. Ils ont fait un 400 mètres sur un tremplin de ski. Un tremplin de ski. Alors, je sais pas, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un tremplin de ski, donc ici, c'est 400 mètres de descente. pas ouais. enfin, 400 mètres en tout. Enfin, il y aura euh, peut-être 150 mètres de descente et le reste en montée. Mais une montée qui est très raide, en fait. Bah oui, si donc, vous imaginez un petit peu, c'est quand vous êtes au ski, vous prenez une piste noire. En gros, la descente, c'est une piste noire. Euh. Une rouge très foncée. Ouais, elle va dire une rouge. Une, <rire> une rouge très rouge. foncée. Et puis, il faut remonter, évidemment, parce que quand on descend, il faut toujours remonter par la suite. Et la montée est assez dure parce qu'elle est vraiment très, très raide. Et donc ici ça s'est passé du côté Je ne sais plus où, Je ne sais plus <rire> C'est passé en Allemagne Ah voilà c'est passé pardon en Allemagne Et euh, pour euh, le, le vainqueur de cette course C'est un Turc qui s'appelle Amet Arslan Qui a mis euh, tout le monde d'accord en 3 minutes 40 En 3 minutes 40 Eh bah dis donc je pense que c'est pas nous non plus qu'allons euh, réussir <rire> ça Sûrement pas parce que j'ai vu la vidéo C'est des, des sportifs confirmés Et ils ont quand même du mal à arriver à monter au bois quoi, ouais, <rire> On va vous poster la vidéo sur la page Facebook De l'émission Summer Fun Et vous allez voir Quand vous voyez ça Vous dites le petit sport qu'on a fait ici en studio hier C'était de la gnognotte à côté de ça euh, Oui <rire> oui oui totalement d'ailleurs vous pouvez retrouver la chronique de Gilles le fun sport hier c'est dispo dès maintenant en vidéo sur la page Facebook de l'émission Maden Ritz je m'en fous c'est ce qui arrive dans la suite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 Radio. Fun radio. Fun radio. Le son Dance Floor. sai O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 L'homme armé d'une hache et d'un couteau a grièvement blessé trois personnes et légèrement une quatrième. La police a pris d'assaut le train, a battu ce jeune ressortissant d'origine afghane âgé de 17 ans, selon certains témoins. Il aurait crié à l'Akbar avant de commettre ses agressions. La thèse d'un acte islamiste est donc clairement envisagée. En France, le procureur de Paris, François Mollins, a confirmé hier lors d'une conférence de presse le caractère prémédité de l'attentat de Nice. L'exploitation de l'ordinateur de l'auteur de l'attentat illustre un certain intérêt récent pour la mouvance djihadiste radicale. L'enquête sur l'attentat perpétré jeudi dernier à Nice a montré que le tueur avait effectué des repérages et dans les heures précédant l'attaque, quatre selfies sur la promenade des Anglais.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 Willie William, Ina, Sunnysup, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes sur Fun côté and Floor on va également vous rappeler comment fêter votre anniversaire ou encore voter pour Coralie ou encore pour moi qui remportera le Battle Fun du jour des cadeaux à la clé pour vous si vous êtes tiré au sort après une place pour la descente de la laisse plus un cadeau surprise dans bon, ce petit pack cadeau et eh bien ce sera à gagner tout à l'heure avant ça côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois Jean-François Que des bonnes nouvelles, 25 à 29 degrés au sud du sillon sombre et 29 à 30 degrés ailleurs, du soleil encore du soleil ce sera encore le cas demain avec euh, par endroit le, le thermomètre qui pourrait monter jusqu'à 30 33 degrés, il y aura un risque d'averse orageuse mais c'est seulement prévu pour la nuit de mercredi à jeudi donc profitons des deux belles journées qui nous attendent. <rire> Qu'est-ce qu'il y a François la, la petite grimace <rire> d'anto qui, qui nous fait qui nous fait sourire. c'est le matin, écoutons <rire> ce plaisir, c'est surtout les bonnes nouvelles du soleil qui euh, voilà, me mettent de bonne humeur. Prochain rendez-vous de l'Info à 8h tout de suite des héros sur Fun Radio. Fun, Fun Radio.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 sur fan radio 7h40. Dans quelques secondes, on part à Paris avec Willy William. Juste avant, on va lire quelques-unes de vos réactions. On va tester, on va retrouver Coralie en direct de quelques rues. Voilà, à quelques rues du studio. Est-ce que Coralie nous entend Est-ce qu'elle est là Oui, je t'entends. Ah, génial. Tu as vu la magie du direct Elle est ah, pas ici en studio avec nous. Elle est un peu plus loin et pourtant, on a l'impression qu'elle y, qu y est. Coralie, on va quand même te faire bosser un petit peu. Hein. Tu ne vas pas rester là à rien faire en attendant tout à l'heure. On a oh. quelques réactions sur la page Facebook. Oui on nous dit Pepper Ann pour les dessins animés. Ah je me rappelle pas. Tu connais pas Non. Ah c'est pas doué. <rire> on <rire> avait les Sinon on nous parle aussi des cités d'or, je sais pas si tu connais. Ah oui, vaguement oui, vaguement. Ah bah les... oui. Les d'or C'était évidemment un bon petit souvenir. Vous aussi, vous avez, eh bien, des souvenirs tels que Bob l'éponge qu'on regarde nous ce matin, ici Total Spice ou encore Albator qu'on parlait tout à l'heure, des petits euh, des animés inavouables. C'est vrai que mon Total Spice, c'est un truc un peu inavouable, hein, bon, il faut le dire. Mais on se fait <rire> plaisir ce matin, on partage tout ensemble. Euh, Coralie, on adore Fabien Feuillech. On l'a écouté tout à l'heure. On va maintenant écouter le vrai extrait. On parlait d'orthographe. C'est pas notre fort. Les jeunes ont de plus en plus de mal. Et pourtant, le bécherel c'est super important. Fabien Feuillech. Allo, j'écoute. Bonjour, je m'appelle euh, Fabien Feillich. Bonjour. Je suis bien chez Bécherel Oui. Euh, je vous explique, en fait, là, je suis en train d'écrire une aide d'amour à ma copine et j'ai besoin de vous. Parce que euh, je te susurrerai les mots doux. Ça s'écrit comment, susurrer Je comprends rien du tout. Je te susurrerai des mots doux. Susurrer EZ Je vous je passe quelqu'un. D'accord. D'accord, merci. Allo Oui, j'étais en train d'expliquer justement à, à, à votre collègue, là. Euh, je te susurrerai. C'est quoi C'est un E accent aigu demander ça Bah c'est pour un problème de conjugaison Non, non, mais, euh, non, mais je m'en fous. Parce que je te suis sur reste, c'est quoi C'est un, un, un passé actif ou un conditionnel. je m'en fous, je m'en fous, c'est du passé, du présent, du futur. Juste, tu, tu raccroches, salut. Allô Recoucou, euh, je suis toujours chez Becherel Oui On a été coupé là, donc je te suis sur reste, c'est quoi ça C'est du, du passé transitif Mais de toute façon, c'est pas du tout ça monsieur, au revoir. De quoi <rires> Allo? Oh, re c'est euh, Fabien Feyesh! Ouais, c'est quoi? Vas-y, allez, allez, allez, allez, allez, allez vas-y! Bah, justement, j'y vais alors. Je te susurrerai. Je me disais, si c'est du futur passé simple. Hey, ferme bien, ferme bien ta gueule. Moi, je vais te susurrer ta gueule si ça continue, ok? Euh, susurrer ta gueule, c'est quoi? C'est IUNT ça? Parce que. Arrête, tu arrêtes tout. J'arrête arrête. quoi je arrête... Arrête peux de pas tu déjà, tu nous fais tout arrête d'appeler chez nous, ok Mais, mais je peux pas parce que je suis en train de décrire ma lettre d'amour à ma ouais. copine Eh bah, appelle Bernard Pivot, j'en sais rien, allez Mais j'ai pas son numéro tu, tu me casses les couilles là, ok Allô Oui M Monsieur Michel oh Non, non, arrête, arrête, arrête Non, mais, non, mais parce que j'ai juste une dernière question Non, bah moi aussi, tu sais quoi, t'as déjà niqué ta mère Niqué, niqué E-Z Non, N-I-Q-U-E-R, niqué, niqué ta mère, ok Ah, d'accord Connard Fabien, Fabien, fais yesh Fabien, fais yesh yes. Eh ben, Bernard Pivot, j'en sais rien, allez, tu me casses les couilles, là <rire> Fabien enfin, yes, Toujours aussi c'est exceptionnel évidemment Est-ce que tu sais toi comment on écrit euh, Nikkei Coralie Nikkei N-I-Q-U-R -E Ah j'aurais écrit ça comme ça aussi avec un cas c'est moins joli, c'est plus violent. <rire> vous avez envie de participer à l'émission ce matin, vous avez envie de choisir un titre, de passer un petit coucou simplement faire une annonce, ça se passe par SMS, 30, 44 pour 50 centimes le SMS. Et puis dès maintenant sur la page Facebook, on publie un peu tout ce qui se passe ici, on publie les coulisses, dans quelques minutes on va jouer au Battle Fun avec Coralie. Alors c'est vrai que c'est rare qu'on le fasse nous, d'habitude c'est vous qui jouez mais aujourd'hui on a envie de se faire plaisir, surtout qu'il va faire très, très chaud, presque 30 degrés partout en Belgique aujourd'hui, donc on va jouer à un jeu qui va, et eh bien, comment dire Il va nous rafraîchir On va dire ça comme ça On vous en dit pas plus Vous avez la possibilité De voter pour l'un ou pour l'autre Qui remportera ce Battle Fun Coralie qui est nul En blind test Ou moi qui suis aussi très nul En blind test Alors qui a la réponse On ne connaît pas les réponses évidemment Qui aura Pardon La victoire de ce Battle Fun Vous vous inscrivez par SMS En envoyant Coralie Ou en envoyant Anto Par SMS au 3044 Et puis on tirera au sort L'un ou l'une d'entre vous Qui repartira Avec sa place pour la descente De la laisse Et un cadeau surprise juste après Ça se passe aux alentours De 8h15 tout de suite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 En mode summer. summer, summer, summer, summer. Fun Radio. Le son dance floor. J'ai troqué ma voiture pour un vélo. Rouler sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélodie. C'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante là là là là là. Parce que moi j'aime me balader pas paille. J'aime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 Enrique Ecclesiastu El Corazon, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. On part direction l'Espagne. Et ça va nous faire du bien le temps d'appeler l'anniversaire du jour, puisque vous allez pouvoir chaque jour fêter l'anniversaire d'un ami ou d'une amie. Vous vous inscrivez dès maintenant par SMS 3044 au corps et à la page Facebook de l'émission. On va l'appeler en direct, elle ne sait pas qu'elle est sur Fun Radio. Et on va bah, lui souhaiter tout ça. Elle habite du côté de Carnière, je pense. Elle s'appelle Amélie. On va euh, tenter donc d'appeler tout ça. Attention. On voit si ça sonne. Salut direct. Voilà, on fait tout en direct. <rire> Et puis on parle des dessins animés aujourd'hui aussi, je vous rappelle. On a quelques petites réactions sur Facebook, le temps eh bien euh, de trouver euh, notre anniversaire du jour. C'est le plaisir. De la messagerie. Bonjour, c'est Amélie Williams. <rire> je ne suis pas disponible pour l'instant. C'est moi petit message un message après le beat sonore. Merci. Oh. Ah, C'est tellement mignon. Amélie, j'espère que tu <rire> se passes bien ce matin. Tu es en direct sur Fun Radio et on voulait tout simplement te souhaiter un bon anniversaire. Joyeux en juillet, juillet, juillet. J'espère que tu passeras une excellente journée, ma chérie. On s'est inscrit par SMS. C'est Laurie qui s'est inscrit au 3044 pour te souhaiter un très joyeux anniversaire ce matin. J'espère que tout se passera bien pour toi. On te fait ici d'énormes bisous, Amélie. Et puis on te retrouve très vite, j'espère, à l'écoute de Summerfun. Vous aussi, si vous avez envie de vous inscrire et fêter l'anniversaire d'un proche, et eh bien cette récente, ça se passe comme ça. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summerfun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044. 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio.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 Offre soumise à condition. Fun Radio Fun Radio You keep on taking me higher C'est du son dancefloor de la bonne humeur to l'été sur Phone Radio. Boca, yo quiero Todos esos besos que te quiero dar. A mi no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poder me ver Mujer que vas a ver, Decidete pa ver Si te quedas, Si Niño no me busques más Si te vas yo también me voy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 On se réveille ensemble sur Fun Radio 7h55, Clean Gandhi, c'est un petit souvenir, c'est ce qu'on va se faire dans la suite yeah. Et Juste avant, je vous rappelle le sujet du jour, on parle des dessins animés, les dessins animés qui ont bercé notre enfance aujourd'hui Il y en a eu pas mal de réactions de Coraline, notamment sur Facebook Oui, il y a Sylvain qui nous dit, avant de partir en cours au collège, c'était les aventures de Sonic Sinon, petit, c'était ce qui passait dans le club de et les minicums. Oh, ça c'est ancien. On voit que Sylvain n'est pas notre génération. C'est super, mais sinon, il y a David qui nous dit Golderak, Ulysse 31, les aventures de Tom Sawyer, Candy et Albator ça aussi, c'est un peu ancien. Ouais, ouais, bah Magali nous dit Bob l'éponge et les Teletubbies Ah, les Teletubbies c'est J'adore Le ah ouais. C'était en fait kiff. Tu te rendais pas compte que tout était faux quand t'étais petit. Et pourtant, quand tu regardes maintenant, tu te dis mais comment on a pu. Ah ouais, surtout comment t'as pu regarder ça. C'est ça. Sinon, il y a Yves qui nous dit Golderak et Scooby-Doo. On a aussi Franklin, c'est Camille qui nous le dit par SMS 344. Pas mal de réactions. Julie qui nous c'était Dora. Tu te rappelles de Dora, Ah oui Dora l'exploratrice. C'est shipper. Arrête de shipper Shipper Arrête de shipper Shipper Arrête de shipper Oh mince Voilà, c'est ça. J'ai jamais regardé, mais c'est la seule phrase que je connais de tout le truc. Ah y a Céline qui nous dit Les Simpsons, le bus magique, la cour de récré. Ah la cour de récré, c'était bien. Ah oui, juste. Les bisounours, les barba papa ou encore les rases moquettes. Oui, oui, etc. Ah, c'est parti, c'est oui, oui. Oui, oui Avec tous ses amis. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, Oui oui on est fou, ici. Allez, d'autres réactions encore, notre ami Laurence notamment. Laurence nous dit moi les bisounours, mon petit bonnet Pokémon et bien d'autres encore. Claude. Il y, y a Claude qui était fan de Disney et aussi Alex qui nous dit les aventures de Tintin, les schtroumpfs et les télé Quand On vous dit qu'on a eu beaucoup de réactions, hein, ça fonctionne très très bien comme sujet parce qu'on a tous et toutes obligatoirement ah, ouais. regardé des dessins animés, quel que soit notre, quel que soit notre âge, quelle que soit notre génération. C'est sur ce notre nous, nous dit moi Bob verse toujours mes matinées. Ah ouais, bah nous aussi. Ah, bah, oui. On regarde ici à la télé d'ailleurs. Ah ouais, Bob, euh, sinon il y a un Benoît qui nous dit Bob le bricoleur. Ah j'aimais moins ça. Ah oh, moi j'aimais bien. C'est trop justement. Euh pour, ça va. Sinon Gonelle nous dit petit Potam et Nathan Dragon Ball super. Dragon Ball effectivement. Vous avez envie de continuer à partager tout cela avec nous, vous avez envie de venir en direct dans l'émission, eh bien on vous envoie un petit message au 3044 ou encore via la page de l'émission euh, Summer Fun et puis également on va jouer au Battle Fun dans quelques instants. Qui remportera ce Battle Fun entre Coralie ou euh, entre moi Ben vous moi. envoyez Coralie. <rire> bon, je crois pas non. <rire> si. Vous envoyez Coralie par SMS, vous envoyez Anto. Tirage au sort parmi les bonnes réponses à la fin de l'émission pour repartir avec du cadeau. Oui vous pourrez partir avec votre entrée pour euh, la descente de la laisse plus une petite surprise qu'on vous offrira en plus et eh ben oui ce sera cadeau, euh, tout à l'heure on revient juste après Clean Gandhi et Jubel et c'est ce qui arrive dans la suite, on va également eh bien, euh, parler du sujet du jour c'est <rire> <J> ce <'espère> qui arrive dans quelques questions à tout de suite save me, save me, save me.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 début de journée sur Fun Radio, il est 8h Fun Radio Bonjour tout le monde, vous écoutez Summer Fun, où nous sommes le mardi 19 juillet 2016, on s'informe avec Jean-François Servet. salut Jeff Bonjour Antoine, bonjour à tous Le parquet de Namur a requis devant le tribunal correctionnel 15 ans de prison à l'encontre de Romain Hissel poursuivi pour une tentative d'homicide volontaire avec préméditation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 En Allemagne, un homme a gravement blessé plusieurs personnes dans une attaque à bord d'un train hier soir aux alentours de 21h15 en Bavière. Armé d'une hache et d'un couteau, il a grièvement blessé trois personnes et légèrement une quatrième. La police a pris d'assaut le train et a abattu ce jeune ressortissant d'origine afghane et âgé de 17 ans. Selon certains témoins, il leur écrit à Akbar avant de commettre ses agressions. La thèse d'un acte islamiste est donc clairement envisagée. En France, le procureur de Paris, François Molins, a confirmé lors d'une conférence de presse hier le caractère prémédité de l'attentat de Nice. L'enquête sur l'attentat perpétré jeudi dernier a montré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 84 victimes dont 71 ont été formellement identifiées ont perdu la vie dans cet attentat tandis que 74 personnes sont encore hospitalisées. Le pronostic vital est toujours engagé pour 19 personnes. Un petit mot de sport, enfin pour vous dire qu'on apprend aujourd'hui que 28 supporters belges ont été arrêtés en France durant l'Euro 2016 de football. Et sur les 28 ressortissants belges interpellés, 26 l'ont été dans des villes où l'équipe belge ne jouait pas et où nos policiers n'étaient donc pas présents. 4 interpellations étaient liées à la violence à l'égard d'un fonctionnaire de police à Lille. 11 interpellations à Lens pour possession de moyens pyrotechniques et deux pour possession de stupéfiants. Plusieurs Belges avaient aussi été appréhendés pour possession de stupéfiants et ivresse publique à Nice et à Lens. Enfin, aux abords du Stade de France, quatre Belges ont été arrêtés pour recel de tickets volés et un pour possession de stupéfiants. Fun Radio. Martin Solveig et Unique, c'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes côté Sonnenslore, on va également vous rappeler le sujet du jour, les dessins animés, puis bonjour Battlefun en direct depuis bah, la rue parce qu'on va quitter notre studio pour partir euh, jouer à tout ça dans quelques instants, on fait ça ensemble via Snapchat, Florus Radio, vous suivrez tout ça en direct, et puis Jean-François, côté météo on a justement des bonnes nouvelles parce que le soleil est de retour Le soleil est de retour aujourd'hui et demain avec des températures qui vont approcher allègrement les 30 degrés un peu partout il y a juste un petit risque d'averse orageuse qui est prévu, mais ce sera seulement pour la nuit de mercredi à jeudi, donc il faut profiter Et de ces belles températures prévues aujourd'hui et demain avec un grand et beau soleil. Le prochain rendez-vous de l'info c'est à 8h30 et tout de suite c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Fun Fun Radio. Voilà c'est normal. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Tous les matins, c'est Summer Fun, avec Anto sur Fun Radio. nous, vous écoutez Summer Fun, dans quelques secondes, c'est Kungs qui arrive, ah c'est bon, ah non c'est merci, rien à voir, c'est un peu spécial parce qu'on est en direct euh, bah, du parking de Fun Radio, ouais. dans la rue juste à côté, on n'est pas dans le studio, parce que le principe c'est que dans quelques instants on va faire le Battle Fun Coralie, en quoi ça consiste Et eh ben, c'est un blind test en fait, avec notre euh, stagiaire qui a modifié quelques euh, musiques Voilà. Et voilà. Il a été un peu vache avec nous parce qu'il s'est dit Bon, eux ils doivent normalement connaître correctement la playlist de fun Et donc il a été un peu vache, notre principe tous les deux Coralie, on ne connaît pas les réponses C'est donc de retrouver le nom de l'artiste et euh, bah, le titre du titre Avec ouais. des cadeaux à gagner pour nos auditeurs Oui tout à fait, vous pourrez repartir avec euh, votre décence de la laisse Ou avec un petit cadeau en plus qu'on va vous offrir avec plaisir Et donc c'est un pack qu'on vous offre aujourd'hui Alors comment ça se passe pour s'inscrire C'est très simple Vous allez sur la page Facebook de l'émission Fun. Et puis dessus, mais ben simplement, ben vous allez pouvoir voter pour Coralie ou encore pour moi en envoyant Coralie ou en envoyant Anto. Et puis vous suivez toutes les coulisses en direct sur Snapchat également. Là, on y est. On vous fait un petit snap comme ça, vous pouvez suivre tout ce qui se passe à pendant que Coralie fait quelques grimaces Ça va être en tout cas une séquence, je sens, épique à suivre dans quelques instants. Avec, dans quelques instants justement, le titre de Kungs qui nous rejoint à côté son Lance Floor. Et puis on aura le battle fun juste après. Merci de vous rêver avec nous. Vous êtes sur Fun Radio. Welcome. Mercy, mercy. Money them and a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. Man, I don't no move me, move me, move me. Shaika, you have me once, once, once, once. Only he can make me a yari, a yari, a yari. Fire, bang, bang, dans le cœur des heures. Jump, quand tu lis entre mes lignes. Mais que tu m'imagines eh, eh. Je s'alarme Entre toutes tes belles paroles Je les signe tout sur le bas côté Pas besoin d'un homme pour exister Parlez, eh. parlez, tabou, parler, parlez Je vois des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver ah. Party. sexy, sexy, sexy. Watch them just follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. Man, I have no move me, move me, move me. Shiai, kai, am you want you, want you, want you. Only he can make me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fire, surtout c'est beau par là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te cache tous mes talons aiguilles. Eh, eh. Je m'en Même si tu t'es sais vises dans le milieu. Parlez, parlez, t'as beau yeah. parler, parler, parler, parler. j'veux ah, des gestes pas des mots pour me faire rêver, rêver. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Baby, bon. baby, let it go. Mets de côté ton écho et c'est de voir sous ma peau cette fois. Je t'emmènerai dans mon monde, dans ma lumière, dans ton monde si tu. Marché, domme pas. Oh là là, c'est my my my, merre party, party, party. Yeah, let him sexy sexy sexy. Watch him, Mr. Follow me, follow me, follow me. And my my my, my my my. Mais là, non more, give me Et quel plaisir de démarrer la journée ensemble sans Fun Radio. Vous écoutez Summer Fun et dans quelques secondes, il arrive enfin, coungs. C'est ce que je vous cale côté Sound Floor. Ah on est un peu perturbé c'est vrai. Parce qu'on est en direct, non pas du studio, on est parti, on s'est éloigné un petit peu. On est dans la rue de Fun Radio euh, Coralie parce qu'on va jouer au Battle Fun dans quelques instants. Le temps de vous rappeler que bah, là maintenant, on a un cadeau à vous offrir toute cette semaine. Ce sont 4 entrées pour le parc Belleward. Et oui, j'ai vous avez envie de repartir avec vos entrées pour le parc Belleward. On vous en offre dans quelques instants. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer fun par SMS au 6322. C'est 1€ par message pendant qu'Antoine est en train de me tripoter. Et donc c'est très, très drôle <rire> parce que justement, pas très loin de là, vous allez pouvoir suivre toutes les coulisses sur Snapchat, évidemment. Et puis, on vous offre deux fois quatre places donc il y aura deux gagnants aujourd'hui ce sera encore plus l'occasion oula pardon de, de, je t'ai touché et bien de participer aujourd'hui en envoyant Fun par SMS au 3044 et donc dans un instant c'est Kungs qui arrive sur Fun et puis enfin le Battle Fun qui gagnera Coralie ou Anto. vous votez par SMS au 3044 et puis vous repartez avec du cadeau à tout de suite Thank you. on démarre la journée ensemble on va essayer de faire ça correctement parce qu'on est en direct et eh de la rue de Fun Radio Coralie déjà en stress ah oui, Axwell est et une grosse c'est ce qui arrive dans un instant à côté sur son floor. le Battle Fun c'est comme un match de boxe mais à la radio et avec de la musique Et surtout avec de l'eau aujourd'hui parce que bon il fait 30 degrés, c'est le retour du soleil, des températures, et on a donc euh, eu envie de se faire plaisir. Et donc comme on a envie de se faire plaisir, et eh bien Coralie on va jouer au Battlefield. Ouais, effectivement, je suis pas très... très convaincue par l'idée parce qu'il il fait pas encore 30 degrés en fait Antoine, ça y n'a pas remarqué, il fait comme un peu frais. Mais comme l'émission s'arrête à 9h, on s'est dit bah allons-y. Oui mais après l'émission il y a encore du travail. C'est vrai Oui. Ah oui merde. <rire> eh ben c'est pas grave. On va écouter tout cela. Étienne est en régie pour nous balancer évidemment plein de petits extraits. Notre principe Coralie, c'est les retrouver. Et celui qui ne trouve pas la bonne réponse repart. Eh bien avec un petit refroidissement. Est-ce que tu es prête Oui. On peut utiliser les mains pour pousser Non, c'est pas drôle. Oh. On se mettra même, on s'exposera devant le drapeau Fun Radio pour dire allez, j'attends la flotte. <rire> Est-ce que, est que tu es prête Est-ce que tout le monde est prêt Je suis prête N'oubliez pas, vous pouvez voter par SMS au 3044 Qui remportera Coralie ou Anto Vous envoyez ça par SMS dès maintenant Et vous repartez avec du cadeau juste après Voici le premier extrait, écoutons C'est toi. Euh... toi Je sais, je sais, j'ai trouvé J'ai Mais t'es toi, j'entends pas On va réécouter, peut-être tout sais? Réécoutons l'extrait <rire> Ah ouais, trouvé. Et pourtant, je connais pas la réponse à la chance. On va donner la bonne réponse. Il par... Je pense que c'est David Guetta. Est-ce que c'est la bonne réponse Oui Allez, Coralie, mets-toi. C'est vieux Mets-toi en piste. Il a choisi cet extrait. Attention, premier lancé. Hop Oh, t'as presque rien, écoute. T'as quelques éclaboussures. En plus, on a été gentil Oh, c'est froid, c'est froid, c'est froid. On a été gentil c'est juste un petit verre. Allez, on y va, deuxième extrait. Call me on my Ah, je sais pas. Attends, attends. Moi je sais. Ni... Ah. Ouais, je aussi de loin, mais C'est vrai non. Oh, ah Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. <rire> Il a tout pris dans la figure, c'est énorme. Euh, pourquoi C'est Jean-François, notre journaliste qui lance l'eau. Pourquoi à elle, tu lui mets dans les jambes et à moi dans la tête C'est encore pire. J'ai juste appris à viser après le premier tir. Ah <rire> <rire> oh, zut, vous allez pouvoir suivre ça en direct sur Snapchat évidemment. Troisième extrait. Ah oh, je sais, j'ai déjà. Sais. On va réécouter encore une fois. Votez pour Coralie, votez pour Anto par SMS. On n'a pas trop entendu, mais c'est un camion qui est passé. On vous dit tout, on est en direct. Est-ce que tu sais Coralie euh, Je me demande si c'est pas Chris Brown, mais je suis pas sûr du tout. C'est la bonne réponse micro pour nous dire oui Est-ce que c'est la bonne réponse Il a pas eu d'allumer son micro Est-ce que. Bah, on ne sait pas si c'est la bonne réponse. Je propose qu'on soit puni tous les deux. Non On va faire ça, allez, allons-y. Et Ken, viens à la fenêtre, je viens nous dire c'est la bonne réponse. réponse. Etienne, non, c'est pas vrai, c'est la bonne réponse, je suis sûr. <rire> ah merde C'est pas la bonne réponse, Coralie, c'est pas grave, on va se faire punir. Ah. C'est du direct, allons-y. En 3 ah. secondes. Ah Voilà, bon, on est passé à l'étape suivante, il nous reste deux extraits, Coralie, il faut qu'on y aille là. C'est magnifique Je sais, je sais, c'est le lot, voilà, j'ai ah ouais. le, do, le don des chapeaux et j'ai le don de l'eau. Allez, Allez, on y va. L'étape euh, Je sais, je sais, je l'ai trouvé. <rire> c'est pour toi, Coralie. C'est Avicii. Avicii Non, non ah, ah, l'ai dit <rire> Je le dit. Avicii, alors qui a dit en premier la bonne réponse Là, je pense que c'est Coco qui prend l'eau. Allez, 3, 2.. <rire> Exceptionnel C'est beau t'es je avec de l'eau Coralie C'est super froid, les gars Mais Il va faire 30 degrés aujourd'hui donc n'oubliez pas de vous hydrater c'est important ouais. Attention dernier extrait avec cette fois-ci la bonne dose hein. Là, Alors à la fin tout le monde sera mouillé évidemment c'est le principe Voici le dernier extrait Ah c'est à la non, finale. C'est ma chanson Non j'ai pas entendu tu parlais Alors c'est ma chanson parce que durant toute l'année je l'ai chantée euh, Là c'est d'accord C'est pas la triche du tout Allez Coralie, le temps de faire un snap incroyable. Pour vous faire vivre ça en direct Le temps de faire un snap les amis que vous allez pouvoir découvrir Et eh bien sur Facebook, c'est difficile de déverrouiller Un téléphone avec de l'eau mouillée, mais allons-y 3, 2, 1 <rire> oh, purée <rire> Mais là c'est carrément l'océan Qu'elle a eu sur elle, c'est encore pire Coralie, une petite réaction pour nos auditeurs Ne te fais pas prier s'il te plaît Bah, bah, bah, bah, Qu'est-ce que tu dis pas <rire> La pauvre c est, c est, c est, On a encore un saut, peut-être qu'on peut nous l'utiliser oui, Mais non, sur nous non, Coralie non, non, non, non, Autant se faire plaisir, plaisir, plaisir Allez, c'est le dernier, pour non, la beauté non, du non. jeu Allons-y <rire> Ah purée, c'est froid <rire> Merci d'être sur ah. Fun Radio, on est en direct Dans un instant, on continue à jouer évidemment avec vous Et puis on aura du cadeau, on va tirer au sort celui qui repart avec Eh bien, la bonne réponse, c'est le cadeau pour la descente de la laisse A tout de suite yeah. To get the Pakistan. Yeah. Killer. Yeah. Sweet. Rock water. And, and pink. Yo, funk doc walk into the club acting rowdy. I'm hounding for the right girl to crown me. A little bit up, lift your shirt a bit up. The gentleman off, turn the temperature up. One blink, turn the world around. Up just one drink, make you earl it down. Who that? dare? we up here. You better like move back there. If you that scared, doctor, pink. Let's happen to link. I'm in the cut, bleeding to death, harassing the freak. And back of the beat, it happen to be. see yeah, the underground making shake upstairs. Women throw that till make up smears. Henny in my cup, let's fire it up. Are you high or what? Get the party started. On a Saturday night Rock while I rock the house, yo. Pink Diggy, rock the house, yo. Foam Doc rock the house, yo. Scream Ugh. <laughs> Thinking about you. Thinking about you now. Thinking about you. Thinking about you now. Thinking about you. Thinking about you now. Think about it, <laughs> like a kid again Total lots of bliss 8h26 sur Fun Radio, bon réveil, dans quelques petites secondes, on va s'écouter Matène et Futurastique, c'est ce qui arrive avec Café Delmar. le temps pour nous d'appeler l'un ou l'une d'entre vous qui avait remporté vos 4 entrées pour le parc Belleward, le temps bah, évidemment de faire la connexion entre chez vous et chez nous, le temps de se remettre aussi hein, parce qu'on vient de faire le Battle Fun en plein air où on a été un petit peu mouillé, il faut le dire, est-ce qu'on a un gagnant pour l'instant, le temps de brancher le micro de Coralie Il y a Myriam qui est là. Il y a Myriam qui est là, c'est lui Myriam. Bonjour. Ah, comment tu vas Très très bien, oui Alors écoute Myriam Je sais pas si tu aimes bien ça Mais en tout cas J'ai une très très bonne nouvelle pour toi Tu repars avec tes entrées Pour Belleward, bravo Ouais C'est excellent C'était justement l'anniversaire De ma fille hier Ah ben voilà Excellent cadeau Quatre places qu'on t'envoie à la maison Pour que tu puisses partir Avec ta fille Avec des amis Avec le reste des enfants Ça me fait plaisir Tu habites dans quel coin C'est près d'où Dour Dour, ah ben voilà justement le festival du Dour qu'il y a pour l'instant J'espère que tout se passe bien pour toi Merci de te réveiller avec nous ce matin Tu restes bien hors antenne, on va prendre tes coordonnées Puis bon anniversaire à ta fille, un peu en retard Ok, merci beaucoup. <rire> Des bisous à <rire> toi, à très bientôt. On, on rappelle là en l'une d'entre vous tout à l'heure aux alentours de 9h15 pour repartir avec vos entrées encore une fois pour le parc Bellevue. Vous vous inscrivez dès maintenant en envoyant fun par SMS au 3044. Prenez une bonne dose de fun. Oh. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son Dance Floor sans arrêt sur Fun Radio. Fun Radio. 7 c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Fun, fun, fun. Je viens d'acheter un sèche-cheveux sur vandenborg.be. Et vous savez quoi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 Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. C'est parti au départ la journée ensemble, soyez les bienvenus sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. J'ai encore les oreilles bouchées avec le fait de jouer de l'eau, c'est super désagréable. Bienvenue sur Fun Radio, 8h34 on est un petit peu en retard mais bon on a l'habitude on fait le tour de l'actu en ce mardi 19 juillet 2016 avec Jean-François Servet. salut Jeff Bonjour Antoine, bonjour à tous, un effort budgétaire cumulé de 2,4 milliards d'euros devra être réalisé en 2017 par le gouvernement fédéral pour respecter la trajectoire budgétaire du programme de stabilité européen un effort structurel de 1,3 milliards d'euros en 2016 et de 1,1 milliard d'euros en 2017 devra être réalisé la détérioration de la situation budgétaire en 2016 s'explique principalement par une baisse des recettes fiscales de 760 60 millions d'euros, sans doute liés aux effets des attentats du 22 mars. La reprise des débats budgétaires par le gouvernement est quant à elle prévue après les vacances.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 fiant Chris Brown, c'est ce qui arrive côté sans dans quelques secondes. Juste avant, côté météo est-ce qu'on va pouvoir se sécher les cheveux, Jean-François, puisqu'on est tout mouillé avec euh, les petits défis qu'on vient de se faire là maintenant Est-ce que le soleil sera au rendez-vous A mon avis, ça va être possible de sécher les cheveux et même de passer plein de bons moments, puisque les températures vont varier entre 25 et 32 degrés aujourd'hui, suivant les régions où vous vous trouvez. Demain, même chose, avec un temps encore très agréable et beaucoup de soleil, avec des températures qui grimperont encore au-delà des 30 degrés. Donc rien que des bonnes nouvelles pour les 48 prochaines heures. Il est temps d'en profiter. Eh bien, on aime entendre ça en tout cas. Merci, Jeff. Prochain rendez-vous à 9 tout de suite. c'est Pan fun Radio. Fun Radio. Summer Fun. Radio. Pan Radio. Pan Radio. Pan Radio. Pan Radio. Pan Radio. On ne sera plus jamais seul. ne plus jamais seul.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 8h39, Summer Fun la journée démarre doucement mais sûrement et vous écoutez Summer Fun où que vous soyez en Belgique et vous avez fait le bon choix, Chris Brown, Bailey Benassi, Paradise c'est ce qui arrive d'ici quelques petites secondes Le temps pour nous de continuer à parler de notre sujet du jour on parle des dessins animés aujourd'hui Coralie. justement on a Bob Léponge oui. qui passe à la télé ici en studio on ah. a dit Bob Léponge, c'est un des dessins animés qui a bercé notre enfance est-ce qu'on a quelques petites ré réactions qui sont encore arrivées Oui tout à fait, il y a David qui nous dit ben Benten. Benten, ah ouais je me souviens, Benten ça ressemblait à ça J'adorais. Je me souviens, j'adorais euh, aussi. Mais les nouveaux euh, épisodes, les euh, nouvelles saisons, pas trop. En euh, fait souvent. J'ai plus regardé depuis longtemps. C'est y avec beaucoup de, de, de dessins animés comme ça, ils sont bien au début. Et puis après quand ouais. ça change complètement parce qu'ils veulent se moderniser, bah c'est moins top. On avait aussi d'autres réactions sur Facebook. Ouais, on nous dit euh, le marsupilami. Ah le marsupilami, j'adorais, ouais, c'est sur, euh, sur France 3 souvent qu'on entendait ça. Le marsupilami. On se remémore ce matin nos meilleurs souvenirs de dessins animés. On avait aussi, par exemple, Pokémon. Ça, on l'a eu dans, dans toutes ah, les générations, Pokémon. Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur Coralie Fine à Je un battrai sans répit non, Je ferai tout pour être vainqueur Et gagner les défis J'adore, <rire> j'adore <rire> Ça ne s'entend pas Il y a Pokémon, c'est un message qui est revenu souvent par SMS au 34 Et on continue parce que c'est un sujet qui a beaucoup fait réagir ouais. Parce que qu'évidemment on a tous et toutes regardé des dessins animés quand on était petits Ouais. Il euh, y a Mike qui nous dit les Titi et gros Minet. Ah j'adorais je regardais pas quand j'étais petite. Ah si, moi j'aime bien ça passer assez sur France 3. Et titi. J'adore, c'est vrai qu'on écoute encore parce que on se plaisir Et Titi. On avait d'autres, par exemple, encore Dexter, dont on a parlé des Super Nanas, c'était aussi un petit ouais. souvenir, Martin Mystère. On avait, ça c'est mon coup de cœur, les Totally Spice. <rire> Évidemment. Avec Sam Clover et Alex. Et puis des, des dessins animés un peu plus anciens, Coralie, parce qu'on en a eu aussi par SMS. Ouais, bah on nous dit ici euh, Jackie Chan. Ah, c'est pas spécialement ancien ça Ah, quand même oui Bah moi je me souviens pas de regarder ça quand j'étais petite. Le film, oui, mais le dessin animé. Non, du tout, moi je me suis jamais regardé Non, ça ne parle pas en fait <rire> d'autre. Ouais, Sinon il y a aussi euh, les Tortues Ninja ah ouais, C'est un peu ça... plus de notre époque mais c'est quand même vieux D'ailleurs il y a un film qui sort pour l'instant au cinéma ouais, des Tortues Ninja Deux, d'ailleurs Tortues Ninja Tortues Ninja, Tortues Ninja la discussion continue ensemble sur les réseaux sociaux comment vous inscrire pour participer avec nous à l'émission et jouer notamment avec des places pour Belloward vous auriez fun par sms au 3044 on revient juste après ça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 8h47 sort en radio là, des blablabla. la journée <rire> démarre ensemble merci de nous rejoindre The Chainsmokers c'est Daya c'est ce qui arrive avec Don't Let Me Down, Don't let me down, down, down. le temps de parler de l'agenda du jour qui a-t-il à faire de Saint-Pau en Bruxelles et en Wallonie on commence avec une balade à Liège oui une balade estivale dans les rues de Liège donc c'est un moment détente qui vous, vous paraît ça vous pouvez oh, je vais y arriver on, on reprend depuis le voilà. début ouais. <rire> alors Bobine on part à Liège <rire> C'est un moment détente que vous pourrez faire seul, entre amis ou en famille. Vous, pourrez, vous aurez la possibilité de partir à la découverte de la cité ardente dans tous ses quartiers historiques. Donc euh, voilà, Liège, c'est une, une ville assez... À... Je n'y arrive plus. <rire> c'est une ville assez vieille et euh, donc il y a plein le de. Principe euh... quoi, le principe de la balade en fait, c'est se promener simplement Ou il y a un petit jeu à faire. Dedans vous avez un questionnaire que vous devrez ah. remplir au fur et à mesure. Il y aura un guide qui va vous emmener bah, tout au long de la balade. Ça dure entre une heure et deux heures. D'accord. Donc euh, vous répondez à ce questionnaire. Je suppose qu'à la fin, le but c'est évidemment d'écouter au mieux le guide et d'avoir le plus de, de, de réponses correctes. Bien sûr. Donc euh, le départ et l'arrivée se font au musée de la ville Wal de la ville ah, wallonne. Oui, c'est ouais. à Liège mm -hmm. et euh, ça se trouve cours des mineurs euh, à Liège. Voilà. <rire> cours des mineurs à Liège, c'est gratuit. Oui c'est gratuit et c'est à partir de 4 ans Et donc c'est accessible à tous, c'est internet, un facebook, on peut retrouver des infos www.vwallan.be On a Diego qui est avec nous par téléphone, c'est un des responsables de Casterland.be Salut Diego Salut Comment tu vas ce matin Ouais Ça va bien, le soleil est là donc c'est parfait Ah bah évidemment Diego, est-ce que toi tu as un dessin animé que tu écoutais quand tu étais petit, à notre sujet du jour Ah, J'ai pas, pas bien entendu Le dessin animé, est-ce que tu as un dessin animé que tu écoutais lorsque tu étais petit euh, Je dirais Goldorak, Goldorak ah, ah Goldorak T'es aussi revenu par SMS, ça c'est une des bonnes réponses aujourd'hui Alors Diego, tu es avec nous ce matin pour nous parler de Casterland En quelques mots, comment tu pourrais définir cet endroit Alors c'est une plaine de jeux extérieure euh, avec plein d'activités, donc on est une ferme d'animation, un centre d'animation mais aussi un petit élevage, donc il y a plein de modules accessibles pour euh, les enfants de 2 ans et demi à 18 ans je dirais même, et donc il y a aussi le petit élevage pour euh, une euh, visite en famille. Et euh, qu'est-ce que vous proposez exactement comme activité Alors il y a parfois, bah, il y a, on a une ère de jeux sportifs, donc on peut proposer des, des jeux sportifs en famille. On peut aussi proposer la visite du petit élevage, donc nourrir les animaux, ah, s'occuper euh, des animaux. il ne euh, faut, et pas, aussi, faut, bah, faut et... pas avoir 10 ans pour le faire, Coralie 20 ans, euh, je ne serais pas content. <rire> c'est vrai. Euh, non, voilà, c'est accessible à tout âge, <rire> donc il euh, n'y a pas de souci, tout le monde peut venir. Okay, et euh, c'est facile d'accès C'est facile d'accès. Donc, on est entre Charleroi et euh, Namur. Donc, on a EZO, mm -hmm. euh, un petit village euh, près de Sambreville aussi. Donc, c'est facile d'accès. Il y a un large parking. Mm -hmm. ouais, voilà, ça. Il y a un large parking. Et sinon, il y a aussi une gare tout près et des arrêts de bus aussi. Donc, euh, c'est vraiment très facile d'accès. Alors, il y a un site internet, un rendez-vous, un Facebook où on peut trouver plus d'informations. Alors, il y a oui un site internet. Donc, c'est www.castorland.be. Et c'est ouvert Là, y à tous. tous les... Bien sûr. C'est ouvert à tous. Oui, bien sûr. Et au niveau tarif, ça coûte plus ou moins combien pour Alors, participer c'est ça. 5 euros par enfant et ça donne gra euh, la gratuité aux parents. Ah, pas mal ah. ça. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, nous ce matin, grâce ouais. à toi, Diego, on va vous offrir des oui. places pour partir à Casterland. Ça a gagné via notre page ouais. Facebook. Vous allez dès maintenant sur la page Facebook de Summerfun. Vous partagez le statut et vous likez la page. Et puis, on fera un tirage au sort pour vous offrir deux fois quatre places pour partir à la découverte de Casterland dans le Hainaut. Merci beaucoup, Diego. Merci. Une bonne journée à toi. À très bientôt. Vous avez envie de passer une info, une pub, une promotion à faire ce matin dans Summer Fun ou le matin jusque la fin de l'été Vous vous inscrivez via la page Facebook de l'émission ou encore par mail à anto@funradio.be. On appelle là en lune d'entre vous dans quelques instants pour repartir avec vos entrées pour Belvoir. À tout de suite. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Naïva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Non <inaudible> Welcome in the biggest <inaudible> club. Partie Fun. partie sol. L'émission club de référence en Belgique, c'est sur Fun Radio. Fun Radio. <inaudible>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 We'll be on till morning. Then we rinse and repeat, and it just goes on. just just just just just just just Got the joint lit way up. It's time to get down. That my ears pop, we can't turn back now. What is the turn down? To the club we go. So what? The song comes up and it just goes on and just and just and it just goes on. Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. Time to make the club go up.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 We'll Petit souvenir quand on de la délaissait surface 9h, 9h, passé de quelques secondes. mia Miamor, c'est ce qui arrive juste après les infos. Le temps de vous rappeler qu'on vous offre des places pour Award dans quelques secondes Coralie, on a encore le temps de s'inscrire. Et oui y repartez avec, avec euh, vos 4 places Pour le parc Belloward Alors que vous soyez plus jeunes Que vous aimiez les attractions fortes ou non Il y a de tout et pour tout le monde Donc euh, il y a d'abord le parc d'attractions Avec toutes ces attractions absolument incroyables Évidemment. On parlait hier du Screaming Ingle Donc c'est euh, une attraction euh, où vous êtes faites euh, une chute libre Mais avant de faire la chute libre Vous êtes projeté dans les airs à plus de, 4, de 70 km h Ah ouais je vois ouais, ouais. Donc c'est assez impressionnant Et en plus de ça Pour ceux bah, évidemment qui ne sont pas trop fans de, Des attractions fortes qui sont, qui, sont un peu plus, qui sont un peu plus peureux Il y a le zoo Il y a, plus. Il ah y a oui. avec plus de 300 animaux exotiques à voir, donc euh, si vous avez envie de repartir avec vos entrées, envoyez dès maintenant fun par sms au 6322, c'est 1€ euro par message et on appelle l'un en l'une d'entre vous juste après ceci Fun Fun Radio 9h, Sorfan Radio. la journée démarre ensemble et on fait le tour de l'actu avec Jean-François Servet. Salut, Jeff. Bonjour, Anto, bonjour à tous. L'enquête sur l'attentat perpétré jeudi dernier à Nice montre bien que le tueur avait effectué des repérages et même des selfies sur la promenade des Anglais dans les heures qui précèdent l'attaque. Le tueur a par ailleurs effectué entre le 1er et le 13 juillet sur Internet des recherches quasi quotidiennes sur des champs religieux utilisés par Daesh comme outil de propagande et sur des récentes actions terroristes commises, notamment à Orlando. 84 victimes, dont 71 ont été formellement identifiées, ont perdu la vie dans cet attentat. 74 sont encore hospitalisés Et le pronostic vital est toujours engagé Pour 19 d'entre elles En Allemagne un homme a grièvement blessé Plusieurs personnes dans une attaque à bord d'un train Hier soir en Bavière Armé d'une hache et d'un couteau Il a grièvement blessé trois personnes et légèrement une quatrième La police a pris d'assaut le train et a abattu Ce jeune ressortissant d'origine afghane et âgé de 17 ans Selon certains témoins il aurait crié Allah Akbar Avant de commettre ses agressions La thèse d'un acte islamique est clairement envisagée Et c'est d'autant plus qu'un drapeau islamiste A été retrouvé dans la chambre du jeune afghan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 Un mot de cyclisme pour conclure. Le Slovaque Peter Sagan, porteur du maillot vert du classement par points, a remporté au sprint la 16e étape du Tour de France. Le Britannique Chris Froome reste leader du classement général. Aujourd'hui, les coureurs sont au repos avant une grosse étape de montagne prévue demain. Fun. Fun Radio. Dans quelques secondes côté Sundance, c'est Bob Sinclair et Samone Unit qui arrivent. On va appeler là en l'une d'entre vous pour vous offrir vos quatre entrées pour le parc Bellewaerde et avant, on fait un point sur la météo Jeff. Du soleil et encore du soleil, il rien que du soleil pour ces 48 ah. prochaines heures, des températures aujourd'hui entre 25 et 32 degrés, même chose pour demain. Donc il est temps d'en profiter, il faut surtout penser à bien s'hydrater, bien se mettre à l'ombre, boire régulièrement de l'eau évidemment, hein. pas de boissons alcoolisées évidemment, puis, faites péter le barbecue et plongez dans la piscine. Et pour pas faire des batailles d'eau aussi comme oh, nous, ce aussi, matin. vous, comme vous avez fait ce rafraîchi. matin. C'était marrant pour moi qui est balancé des sauts <rire> on vous va retrouver tout ça en vidéo sur la page Facebook prochainement merci Jeff prochain rendez-vous de l'info à 12h avec Carlo tout de suite c'est le Son Dance Floor. qui est de retour sur Fun Radio avec Souf Fun. Fun, Radio. Fun Radio Fun Radio Restez connectés avec Fun Radio toute la journée Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram Fun Radio, Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son Floor Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio.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 Je me fait plaisir dans la suite, c'est mon coup de cœur du moment que je vous balance. Bob Sinclair, sois-moi c'est ce qui arrive. 9 h 7 sur Fun Radio. Le chant de faux, Coralie, on vient de nous le dire. C'est toi. On a reçu un SMS au 3044 qui dit Coralie, qu est chant de faux, il faut qu'elle arrête. Bisous à <rire> Audrey fait... d'ailleurs. J'ai failli me pisser dessus quand j'ai vu ça, c'était <rire> exceptionnel. C'est toi. <rire> on, va... on va appeler l'une d'entre vous maintenant pour tenter de remporter vos places pour partir à Belleward. Elle s'appelle, j'ai complètement oublié. Christine. Christine. Salut Christine. Oui, bonjour. Comment ça va oui, bonjour. Ah, super Eh bien écoute, ça nous fait plaisir de t'avoir ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Christine. J'espère évidemment eh bien, que tu as joué correctement en envoyant en envoyant Fun, pardon, au 6322. Christine, tu repars avec tes entrées pour le parc Béloard, bravo Ouais Génial, super, merci Quatre entrées qu'on t'envoie directement à la maison, Christine, pour partir avec tes enfants, avec ton mari, avec des amis. Tout ça, c'est rien que pour toi. Est-ce que tu sais déjà avec qui tu vas partir Oui, j'ai euh, trois enfants. Ah, ben voilà, oh, super. Parfait, ça voilà. juste. <rire> eh ben, en tout cas, ça nous fait plaisir. Christine, passe une excellente journée. Et puis, ben, merci à l'écoute de Summer Fun. A bientôt. Et je te bisous. fais des bisous, Christine. À très bientôt. Vous avez envie, vous aussi, de remporter des places. Ça se passe comment, Coralie Il vous suffit d'envoyer fun par SMS au 6322. Il y aura de nouveau des tirages au sort. Un tirage au sort ce soir entre 17h et 20h dans C'est que du fun. Et donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant et puis vous pouvez continuer euh, à nous suivre parce que l'émission s'arrête en radio maintenant, on va devoir revenir oui. demain dès 6h, mais elle continue sur les réseaux sociaux. Oui, sur la page Facebook Summer Fun ou encore sur le Snapchat euh, Fleurus Radio, vous pourrez suivre tous les après-coulisses d'émission. Et puis si vous avez envie de venir dans l'émission vendredi, c'est très simple parce que vendredi on ouvre l'émission aux oui. auditeurs, vous envoyez un petit message sur la page Facebook ou encore par mail mmh. à anto.funradio. .be, même chose si vous avez envie de parler de votre événement, ou de faire un petit coucou, passer une annonce, ça se passe ici. Oli arrive dans quelques instants avec le meilleur de son end slore les Black Eyes. Est-ce que tu nous quelles et quoi d'autre Exactement, je vous quelle donc les Black Eyepies et puis euh, le son de Mom, ça, ça va arriver dans quelques instants, juste après Bob Sinclair maintenant. Radio. radio. Yeah. Uh huh. La, da, da, da, da. Sorry, sorry, sorry, sorry. Hey, baby, my nose is getting big. I noticed be growing when I be telling the fibs. Now you said your trust is getting weaker, probably 'cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I. Book of lies, I was the editor and the author. I forced my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie.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 your emotions are drained, cause a lot, and a lot, and a little lot, lot, now your emotions are drained. She all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that makes me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl. I do and it. I lie and I lie and I lie and then and I lie until there's no turning back. I don't know why. radio le son so love i wait you moved it's been a while since i Matinée tout le monde. Bienvenue sur Fun Radio Céoli. Passez votre été sur Fun Radio. Le son Dance Et quelle belle semaine, les amis. Honnêtement, ça fait plaisir. On est déjà euh, au milieu de la semaine, il y a la fête nationale jeudi. Puis en plus, il y a le soleil et le son Dance lore de Fun Radio Céoli. Je reste avec vous jusqu'à 13h. Et pour la suite, je vous cale déjà plein de bons sons Dance lore, avec le son d'Imani, avec Alessia Cara. Et puis Calvin Harris et Rihanna sur Fun.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 7 h c'est que du fun. Et dès 20 heures, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Les vices experts.